Três horas em Portugal, Continental e na Madeira, duas horas nos Açores. J'espère que vous allez bien, vous êtes en compagnie de Carla pour l'émission Loussita n'a pas changé jusqu'à 18h. Donc aujourd'hui on restera entre nous, on parlera météo, sortie du week-end et de la semaine, mais également peut-être un petit coup d'horoscope mais léger, hein, un peu avec une note d'humour. Et vous, si vous avez des choses à nous dire ou juste un petit bonjour, vous pouvez m'appeler au 02 38 43 48 00. En attendant, je vous laisse en compagnie de bonnes musiques comme on les aime sur Radio Arc-en-ciel. À tout de suite. Me yo tengo una banda banda banda potente, napaga pa dure, yo tengo el mejor de una banda potente, con el para revete, yo tengo el mejor de una banda potente, napaga pa dure Mais jamais toi rien que l'osa bébé losa fais du vice en mai avec nous tu tombes mal losa et je me comme ça bébé normal <Linked> <musique> Bon, mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse on vient. On se casse la voie. Quand on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. C'est rien. Tu demeures ainsi bien. C'est Tu es encore fatigué d'hier. On réfléchit à demain. Tant pis pour toi, le what you live Des potes, on en a plein t'inviter sans raison sois laisse comme dans ton salon viens me meubler ta tristesse viens, on se la joue, on se pavane, on se prend pour les lions de la savane on est le roi de la Havane Havana oh, Nana une histoire d'amour bas de l'air c'est rien, dans ton café ta nuit du sel c'est rien, trop petit pour toucher le ciel, parce qu'on grandira demain tant pis si on tombe presque plus rien à boire le bar va fermer tout est noir on, est on continue sur le trottoir on, hey. on, mm. on, on va encore rentrer trop tard je crois ai un ailleurs noir j'ai encore cassé ma guitare je m'appelle jimmy ce soir oh let's just Et oui, c'est le moment de la météo sur Radio Arc-en-Ciel, bon vous n'avez qu'à regarder par la fenêtre pour voir que c'est pas folichon, folichon, hein. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, on aussi entre éclaircies et nuages avec des températures qui vont jusqu'à 14 degrés. Demain, ce euh, sera sensiblement pareil, avec euh, plus de vent, par contre. Euh, en fait, pour résumer, la seule journée où il ne pleuvra pas, il y en a deux, enfin, c'est les seules journées, c'est lundi et mardi. Et sinon, euh, tout le reste de la semaine, euh, il devrait pleuvoir. Ça a le temps de changer avec des températures allant de 7 le matin jusqu'à 18 l'après-midi selon les journées. je vous laisse en compagnie de Angèle avec Balance Ton Quoi, suivie de Bébé Brine avec Coups et Blessures, Lazara avec 100 mois alors Lazara nous représente, euh, à l'Eurovision euh, représente la France mais pas avec cette chanson-là, je vous l'avais fait découvrir il y a quelques temps, et ensuite Marcia Baila, les Rita Mitsuko, et puis on reviendra pour les sorties et bons plans du week-end et des semaines à venir à tout de suite peut-être ça changera il y a plus de respect dans la rue tu sais très bien quand tu abuses balance ton quoi balance ton quoi laisse moi te chanter parler te faire je sais pas C'est là des Rita Mitsuko sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 16h33. J'espère que vous passez un bon week-end, que vous soyez en voiture, à la maison, en cuisine ou tout simplement en train de vous reposer au coin du feu. Pour un petit coucou ou vos dédicaces, le numéro n'a pas changé, c'est le 02 38 43 48 00 ciel C'est du soleil. soleil Plein les oreilles Plein les... Plein les oreilles Et là nous allons écouter Yens avec Clic Clic Pampan Ensuite super bus et Lola Et enfin Vita et Slimane Avec XY Et enfin nous parlerons des bons plans Sorties, actues, musiques euh, Du week-end ou à venir Sur Radio Arc-en-Ciel C'est La é que o sexo é sedutor Si quen acheite con servizo, esa pekle, clique con bomba, xa a peur quand il a mal à en crever c'est quoi un homme quand il est lui qu'il ne ment pas c'est quoi un homme c'est fort une femme quand on nous laisse et nous accable on se plaint pas quand on nous laisse que tout le part on reste là avec les restes on reconstruit on est comme ça c'est ça une femme c'est quoi un homme c'est quoi une femme Ça semble long le jeu qu'on nous apprend C'était une âme C'était une femme C'est quoi une femme quand on l'empêche quand on aimerait qu'elle ne dise rien quand on la laisse quand on l'enferme dans un coin C'est quoi une femme quand elle a peur de tes mains C'est quoi une femme C'est quoi un homme C'est quoi une femme on, on fait semblant, on joue le jeu qu'on nous apprend Si t'es un homme Si une femme terre quand il se cache pour pleurer quand il a peur quand il a mal en crever devant sa mère même le plus fort ne dit plus rien arc-en-ciel les boucles en sortie à tuque musique locale c'est sur le 96 2 fm et voilà nous allons parler sortie et en ce moment même à au Campo Santo depuis 11h ce matin, a lieu les handilympiades, euh, donc c'est on part à la découverte du handisport, donc euh, APF France Handicap organise une journée handilympiades et villages parasportifs, l'association souhaite par cette initiative faire découvrir le monde du handisport au grand public, plusieurs sports sont mis à l'honneur comme la balle, l'escrime, le tir à l'arc, l'aviron ou le saisifoot. Il y a quelques sports que je connais pas dans cette liste. Et de grands athlètes seront présents comme l'Olivétin Florent Colnico, médaillé d'or au niveau européen en aviron adapté, rémy Bouillet, médaillé de bronze au jeux paralympique d'été 2020 en kayak ou bien Adib El Sabaki, huit fois champion de France de paradressage. Musique actuellement aussi et jusqu'au 2 avril 2023 a lieu au parc des expositions la Foire Expo Orléans euh, donc elle se tient jusqu'au 2 avril 2023, c'est le véritable rendez-vous de printemps qui propose aux visiteurs une rencontre avec 250 exposants et une offre commerciale diversifiée pendant 10 jours dans les allées du tout nouveau parc des expositions, le Loiret les secteurs sont variés et complémentaires Alimentation, produits du terroir, ameublement, équipement de la maison, décoration, jardin, piscine, loisirs, artisanat, beauté santé. Les visiteurs pourront trouver tout ce qu'ils cherchent et même plus. Et donc cette édition 2023 propose une exposition événement sur la thématique de la mythique route 66. Donc sur 900 mètres carrés d'exposition, les visiteurs sont embarqués dans un road trip d'Est en Ouest à travers les états unis qui promet d'épaysement et surprises tout au long des 2250 miles d'asphalte de Chicago dans l'Illinois à Santa Monica en Californie. Chaque étape sera l'occasion de rêver de découvrir couvrir la culture et l'histoire américaine du 20e siècle tu brigade à des millions de soldats dans ta patrie tu peux Et donc j'ai une troisième sortie à vous proposer qui aura lieu du 31 mars au 1er avril 2023 avec euh, et ça se passe à l'hôtel Dupont-Loup à Orléans. Ça s'appelle « Les voix d'Orléans, les femmes et le sport ». Donc c'est une rencontre faite de débat euh, Donc cette septième édition des voix d'Orléans mettra à l'honneur les femmes et le sport afin de mieux connaître leur combat dans le sport en matière de reconnaissance, de performance sociale de lutte contre les discriminations Ces rencontres se dérouleront, donc comme je vous le disais, à l'hôtel du Dupont-Loup, en plein centre-ville. En écho à cette manifestation emblématique dans le cadre du label Terre de Jeux, les voix d'Orléans mettront l'accent sur les liens entre le sport et la culture et sur l'importance de promouvoir l'égalité des sexes dans le monde du sport. En effet, comment les athlètes féminines sont-elles soutenues et valorisées de manière équitable Les femmes peuvent-elles pratiquer tous les sports et avoir accès aux mêmes installations que Que les hommes sont-elles traitées équitablement en termes de financement, de couverture médiatique et de reconnaissance par rapport à leurs homologues masculin Donc ça se passe du 31 mars au 1er avril et en espérant qu'il y aura toutes les réponses à ces questions. Donc je vous laisse en compagnie à suivre, là on écoutait euh, en fonçonneur Stromae, Stromae, pardon avec Eva Cezoria, à suivre Soprano et Ninja, Soul King avec Kenji pour le titre Baila, J'ai vu de Niagara, Bella Ciao, euh, donc euh, avec Vita, Daju, Slimane et Maître Gims, et enfin Lassa Symphonie de Mozart Opéra Rock, et nous viendrons pour parler horoscope Un super amant' Non parfait Non rêver Il avait tout ce que l'autre n'avait pas Il t'offrait tu LV T'as tout fait Pour qu'un jour Il te mette la bague Dois Dois toi, toi Mais dès qu'il a eu son premier soir Sois Sois Il est parti comme un ninja Comme une rianne propre corso Ce maki, elle l'a rombado sur tekis ici. On nous mate mal dans toute la vie. Dans ce petit village avec je, amor, je, kidnappe, je matin, pour Ciao bella ciao les efforts tous les cris la pluie de sang no peut refouler ma peine qui sur les murs on appelle ça ciao bella ciao ciao, ciao, ciao, ciao. Évos, écrits, sens, peine, que je grême brisé mon armure l'âme qui pleure mille cœurs la la la la, la. La, la, la. La la la la la Oh Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao, ciao La la la la Maintenant. Et oui, l'horoscope du samedi 25 mars 2023 c'est maintenant et on va faire un horoscope spécial amour. Oh, je t'ai vu, j'imagine la suite. Alors, les béliers, vous aurez bien du mal à résister à la passion qui fera brusquement éruption dans votre vie. Si vous êtes déjà en couple, il vous faudra peut-être faire des choix plutôt tôt que ce que vous espériez prenez vos responsabilités j'ai beau me dire que je ne suis pas de taille amour pour les taureaux il faudrait veiller à modérer vos réactions inutile d'exploser dès qu'on s'oppose à vous si vous avez le droit d'avoir un avis tranché les autres aussi Les Gémeaux, très belle période en perspective. Vous ne manquerez pas d'occasion de vous distraire. Votre partenaire aura parfois du mal à comprendre vos réactions. Célibataire, il est peu probable que cette journée revêt une importance particulière. Les cancers entourés de vos amis avec lesquels vous vous sentez en harmonie, vous passerez une bonne journée. Votre vie conjugale sera assez calme, votre besoin de stabilité et de sécurité vous rend pantouflard. En même temps, vu le temps qui fait, vous avez bien raison. Et pour les célibataires, la passion couve sous la cendre mais n'éclatera pas au grand jour. L'atmosphère ne vous donnera pas l'occasion de tester votre charme et d'user de votre pouvoir séduction. Si Pour les lions, vos inquiétudes ne sont pas fondées N'écoutez pas les mauvaises langues qui prennent un malin plaisir à colporter des ragots Pour une fois, suivez votre instinct et vous saurez où se situe vraiment la vérité Célibataire, prenez les choses en main Vous vous êtes un peu laissé aller ces derniers temps Il faut mettre vos atouts en avant Allez, c'est le printemps, on y va Les vierges, les relations risquent de devenir rapidement explosives si vous ne vous calmez pas. Prenez sur vous pour gérer les conflits et ne mêlez pas vos frustrations à des sujets qui n'ont rien à voir. Les balances, vous aurez de grandes satisfactions et vous vivrez des moments inoubliables. Vous apprécierez plus que de coutume le confort de votre foyer. Engrangez le plus d'amour possible pour le redistribuer autour de vous. Les scorpions, les problèmes soulevés par votre partenaire seront faciles à régler. Acceptez de vous simplifier la vie au quotidien. Écoutez ce qu'il a à vous dire et donnez-vous aussi votre avis après tout. Il n'y a pas que lui qui doit parler ou elle. Les sagittaires, le climat affectif a tendance à vous pousser au changement. Vous envisagez vos relations familiales sous un autre jour. Si vous devez prendre de grandes décisions, prenez préalablement le temps de la réflexion. Les Capricornes, vous avez toujours de bonnes idées, vous cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage En famille, c'est le bon moment pour parler de choses qui vous sont essentielles et vous tiennent à cœur Votre partenaire est dans de bonnes dispositions, profitez-en Célibataire, vous chercherez la meilleure manière d'attirer l'attention de la personne qui vous plaît Les versos de sou des soucis relatifs à votre entourage familial viennent troubler votre relation sentimentale. S'il s'agit d'un conflit interne, veillez à qu'il ne déteigne pas sur votre couple. Pour finir, la tension... Enfin, les poissons, pardon, si je donne pas le signe, ça ne va pas aller. Donc, en amour pour les poissons, la tension est palpable dans votre foyer et la moindre allumette viendra embraser les esprits. Ne provoquez pas votre partenaire, vous risqueriez d'être surpris par sa réaction incroyable violente. Voilà pour l'horoscope de ce samedi euh, 25 mars. Il est 17h07 sur les ondes de Radio Arc-en-ciel. Vous écoutez l'émission Nous étana pas en compagnie de Carla et moi je vais vous laisser en compagnie de Kalema avec Etad demain avec euh, Dajou et Anita avec le titre Mon soleil et pour finir euh, maître enfin Gims on ne dit plus maître Gims et Soulking avec le titre Après vous madame et bien sûr euh, l'antenne vous reste vous reste ouverte je sais pas si ça se dit d'ailleurs au 02 38 43 48 00 en gros vous pouvez m'appeler quoi à ce numéro là reste ouverte je sais pas pourquoi j'ai dit ça à tout de suite Un bonjour à l'antenne appelle le 02 38 43 48 00 me perdre mais je voulais vous parler aussi d'un concert euh, dit Deux chambre qui aura lieu à la passerelle de Fleury-les-Aubrais et euh, en fait c'est Thomas Gobiac qui est un chanteur atypique dans le paysage français actuel euh, ce concert s'appelle Et d'entrais goûter l'oubli de moi Euh, donc en fait c'est un univers intimiste, douceur de, de la voix, mots, décorchés vif, chansons à texte Il évoque avec pudeur ses doutes, sa fragilité, ses incertitudes. La voix vient du plus profond de lui-même et l'émotion surgit, touche, susurre comme une caresse. Passant de la fantaisie à la confession à peine déguisée, il vit ses interprétations et les donne à vivre pleinement. Entre la parole et le chant, les mots jaillissent comme une fontaine à laquelle s'abreuver pour un pur moment de poésie, où l'âme et le cœur s'unissent pour le plus grand plaisir de tous. Une mise à nu tout en lumière à savourer. Et donc, ça se passe le mardi 28 mars à 20h30 à la passerelle de Fleury-les-Aubrais. Juste après, vous écouterez kalema Cubita avec le titre Aller, euh, Maria Maria, marquito avec le titre Ulusitano et Badoche avec euh, contrôle euh, là à tout de suite j'allais dire à j'ai tendance à vouloir parler portugais parfois désolé <rire> Boca não vai ajudar Eu me apaixono Fazer-se continuar Eu tenho medo Não me atrevo não Na verdade estou escaldado sim Porque eu não sou assim tão bom a proteger O meu coração sito shi o La musique comme ça la musique sur arc-en-ciel Notas, estou desesperado Eu sempre ouvi dizer Não há nada sem trabalho A demora, nunca atacado Chegou a hora Dema. La relación se está volviendo tóxica. ¿Y ahora que mierda hice? No tienes nada. Ya yo no puedo. Buscando siempre excusas. Deja de Conozco tan bien, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Es moi xa, le contar. Dézameo hablar por no me interrumpas. Si te hice algo malo entonces disculpa. Oh All <laughs> usas para terminar conmigo. Perdóname, por favor, estoy confundida. Te quiero. I'm not happy. ¿No happy? Si yo te entrego todo en mi vida, no entiendo. Bueno, no puedo. Bueno. T'as la folie Bébé, t'es si joli Des nudes et sur le lit Je ne veux plus qu'on ralentisse fou. fin de l'émission car il est 17h43 sur les ondes de Radio Rconciel vous écoutez l'émission Lositane passion en compagnie de Carla Et donc, euh, comme euh, la musique est bien plus belle que plein de paroles, je vous laisse en compagnie de Mr. Jack avec Kizombanan Kalomaesh avec Alliance Ethnique vu que j'aime beaucoup ce groupe-là je vais vous mettre deux chansons à la suite, Simple et Funky et Respect ainsi que Alicia Keys avec No One et entre-temps je viendrai vous dire au revoir et à la semaine prochaine, mais pas tout de suite allez, nous reste un petit quart a tout de suite justiça o mais velho ditado que o homem quando perde uma mulher é que dá valor pois agora só concerra passou paniceversa já gorechu todas as outras de mim e quando a bunyi tu He's done vanas fantasía Bienvenue, bienvenue, dans nos programmes. Vous corrigez votre attitude, il en était bien tant C'est un élément déterminant, mais non, mais non Mes noms non non non mes noms non non wave upon it ah wave upon it oh depuis la pop vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos pas stop je vise le naturel détruis l'artificiel à ah, ce point de vue euh, reste personnel on doit se faire monsieur de capoin de melle dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre pénalité mais voir bon, la spontanéité reste mon propre point de mire pire pire pire Seu dans la langue dans notre activité que de s'agiter dans le vent non si Euh, non ouais euh, non, non non non même pas Sample je... de bien en apprenant que sur nous circulent des propos compromettants compromettants à partir du moment occasionnellement je m'intéresse aux d'enfants mais ça part que dans ce cas les enfants paraissent bien grands pour ce genre de mot gloricho ils le sont la plupart du temps intelligent ils le seront quand ils seront attire la uh, uh, eh, hey, oh, oh, rigueur GIGOLO, ZIGOTO, RIGOLO, NAMO ZERO NEMÉRITE AUCULÉ STIME, I NEMÉRITE A LAPER IMPOTO LA DOSE ETELE AU NIVO OU DOUBLON LA DOSE, OSTÉCHO, LE SIMPO OU SA BIBLE DE LES CORDES A BOTAL OU DÉLIVO LE CLOS LEMO, LEMOS SE MÊLE ORBÉ OH OK, VOILA LE GROUPON DEMO SEMPLE TANKI, SEMPLE TANKI SEMPLE TANKI, LESPIE TANKI Les adeptes, aux adeptes du funk, aux adeptes du rap, aux adeptes de Mace, aux adeptes du Kuba, ils sont pour guérir leur toi, on de combat, se rendre en soir, en oubliant le premier. C'est avant que nous respecte pour les danseurs en effet, car même pour la fête, reste dans les têtes. Et me voilà dans un état plus Une fois n'est pas coutume à moi de corriger le malsain tous les matins au champ du soir. Sois <rire> merci mon vale c'est pour qui c'est pour quoi c'est pour toi c'est pour nous tout ça pour toi merci merci merci vous l'avez reçu vous l'avez de mauvais cru attention à de tels individus vous le savez vous l'avez su vous le savez ou vous l'avez su et de tirer profit de l'expérience par chance de ne plus côtoyer un nouveau le fruit de toutes c'est la raison pour laquelle nous sommes tellement funky ça funky simple funky Sound that the funky make it funky you to see sound you you don't you don't wanna be left behind all we want to do yeah yeah funky uh -huh. yeah yeah funky Yeah. yeah Yeah, yeah. <laughs> La l'excuse est... va Le sujet est ouvert de manière claire, aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères. Oui, c'est clair, je vous parle de respect et je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 1, le monde moderne dissout les vraies valeurs, c'est 1. Là, il y a de quoi avoir le cœur rommi le mi le morceau car les villes vivent aussi. Je touche pas au par le manque de respect. Oh. Come back on a funky track. Once we start no turning back, feel the groove and you will move this all night long. As you learn and start to grow. Once you grow, you start to know uh -huh. Respect yourself Respect yourself Du respect pour le jeu. Bougi bougi rougi rougi ha La nouvelle école a besoin de cette présence en France. Le break est oublié et le rap est commercialisé de sac disparaît et le graf sushi dans des galeries d'art spécialisées. Malgré tout ça des artisans de dans chaque spécialité. P respect aussi à tous les funky de la planète mais quand je dis funky pense de plus au comportement qu'à l'esthétique et tout le vent oui qui est un état de suite sachez que l'Oriental n'envoie bon, ouais, on fait partie yeah. Magic in the mood oh. Find yourself inside the groove and yes it's good to be a queen respect yourself and the rest will follow The diamond, huh? voyage sur le sillon, mm -hmm. en kilomètres agilimité, et transmet le son, on l'a empêchée de stopper, d'évoluer, mes pirates dans le domaine, nous mm -hmm. sommes restés. A chaque année du respect, tu vides tu le sais, la vie a fait qu'il n'y a aucune reconnaissance pour l'héros du vinyle, je passe comme Dinas. Life's a bitch and then you die, voilà. qui Kiss avec Nohane. Il est temps pour moi de vous dire euh, au revoir pour aujourd'hui. Euh, je vous souhaite à tous euh, un bon week-end. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis euh, à la semaine prochaine, donc euh, samedi, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, pour l'émission Lousitane Pachon. Ça se passera de 16h à 18h avec toujours de la bonne humeur et puis j'ai une interview téléphonique de prévu je vais vous faire découvrir une bien jolie voix qu'on ne... qui n'est pas de... de notre région mais jolie voix quand même donc je veux... je veux vous en faire profiter donc prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine bonne soirée et bon week-end vai aplicar na região as medidas decididas pelo executivo de António Costa para mitigar os efeitos da inflação. Lula de Silva adiou por razões de saúde a visita à China que estava prevista para acontecer na próxima semana. Segundo a previsão do Instituto Português de Maria da Atmosfera, amanhã, domingo, pode contar com períodos de chuva fraca ou chuguesco nas regiões norte e centro até ao meio da manhã, podendo estender-se ao Alto Alentejo, contendo com uma pequena subida da temperatura mínima. são nublado na Madeira, períodos de chuva ou aguaceiros nos Açores. A esta hora, no Funchal, estão 21 graus, 20 em Faro, 18 em Lisboa, 15 no Porto, 15 também em Ponta Delgada. Notícias, edição da jornalista Augusto Henriquez.